Unité 5, leçon 4, exercice 1. Écoutez le bulletin météo et remplissez le tableau. Beau temps sur les régions de l'ouest de la France avec un peu de vent. Temps orageux sur l'est et le sud-est. Soleil sur le sud-ouest et la côte atlantique. Grand soleil sur le midi de la France. Les températures douces sur l'ouest, 20 à 22 degrés. Chaudes dans l'est, le sud-ouest et le sud-est. 26 degrés à 28 degrés. 30 degrés et plus dans le midi et sur la côte.